Unité 4, leçon 3, séquence 10, coup de fatigue. Ça ne va pas? Pas très bien. Je, je suis f a t i g u é j'ai mal à la tête. Repose-toi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Les f a t i g u é r Moi aussi. Tu as envie de rester Non. Moi non plus. On rentre Je veux bien. Il fait caillan t ici. Quoi Qu'est-ce que tu dis Il fait caillan. t C'est une expression belge. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il fait froid. Je suis d'accord. Allez, ne restons pas ici. J'appelle un taxi. Et Greg Ne t'inquiète pas, il est avec les amis. Il y a un problème Ludo et moi, on est fatigués. On rentre.、Oh. Et moi aussi. Oh non v o u s n ê t e s pas sympa.